w a i s Bonjour et bienvenue à cette émission Rock c l a s s i q u e de ce vendredi.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 q Un peu de métal vers la fin. On va entendre entre autres des artistes des groupes comme Hogany Rush, Pat Travers Band, Kiss, Black Sabbath, Montrose, Gentle Giant, Gong, King Crimson, UK, Roxy Music, The Nice, Therian et Iron Maiden. En outre, je vais vous présenter un groupe très obscur de rock progressif du début des années 70, le trio Refugee. Qui a enregistré un seul et unique album homonyme paru en 1974, ainsi que trois nouveautés par trois nouveaux groupes canadiens, Broken Homes, Jesus Mollet et Hammersmith. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec The James Gang sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! I'm going to go to Frank Marino and Mahogany Rush. I g o i e c e talking about feeling. d de leur deuxième album, Child of the Novelty de 1974. Juste avant ça, on a entendu un autre des grands trios des années 70, Grand Funk Railroad avec Foot Stompin' Music, c'est la pièce qui ouvre leur album, et Pluribus Funk de 1972. Et au début du bloc, on a entendu un autre trio, The James Gang, avec la pièce Walk Away qui ouvre leur troisième album, Thirds, paru en 1971. Il est 13h14, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock c l a s s i q u e qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Au cours du prochain bloc, on va entendre entre autres la musique de, du Pat Travers Band ainsi que de Ted Nugent. Mais tout de suite, on écoute une autre formation canadienne, plus obscure celle-là, formation Fist sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. すごい。 f e n Nugent avec son classique Stranglehold qui ouvre son non moins classique premier album solo éponyme. Paru en 1975. Juste avant ça, on a entendu le Canadien Pat Travers b a n d avec Snorting Whiskey, tiré de l'album c r a s h and Burn de 1980. Et au début du bloc, on a entendu une formation canadienne très, très obscure, Fist, avec la pièce-titre de leur album Hotspikes, s o r t i lui aussi en 1980. C'est à peu près la seule bonne pièce qu'on retrouve de Fist sur cet album Hotspikes et c'est à peu près la seule bonne pièce aussi qu'ils ont fait dans leur carrière en entier. Le f i s t canadien qui est À ne pas confondre avec la formation Fist euh, euh, anglaise qui faisait partie de la vague de métal britannique du début des années 80. 13h31, vous êtes à l'émission r a c k Classic, en compagnie d'Alain Lefebvre, jusqu'à 17h. Act Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre White Snake avec un, un de leurs classiques e n r e g i s t r é en concert. On va aussi entendre Kiss avec une pièce pas mal obscure. Mais tout de suite, on écoute Blue Oyster Cult sur les ondes de la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Thank Université du Québec à Trois-Rivières, une université pour la disponibilité des professeurs, la qualité des programmes, la vie sur le campus. 16... Snake avec la no l o イ e In ス h e ク e a r t Of The City version spectacle o n retrouve sur leur album、Live in the Heart of the City. De 1980. Juste avant ça, on a entendu Kiss avec Anything for My Baby, tiré de l'album Dress to Kill, leur troisième paru en 1975. Pièce que je voulais d'ailleurs dédier particulièrement à Mélodie qui nous écoute cet après-midi. Au début du bloc, on a entendu Blue Oyster Cold avec This Ain't the Summer of Love. C'est la pièce qui ouvre leur album Agents of Fortune de 1976.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 そう。 God. <laughs> Jeff Leppard avec Wasted, s e s t tiré de leur premier album On Through the Night, paru en 1980. Juste avant ça, on a entendu Montrose avec Rock Candy, qu'on retrouve sur leur premier album homonyme, paru en 1973. Et au début du blog, on a entendu Black Sabbath avec Killing Yourself to Live, tiré de l'album Bloody Sabbath de 1974. Il est 14h pile, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant prendre un virage musical drastique puisqu'on va maintenant se diriger du côté du rock progressif. Dans un moment, on va entendre Roxy Music et King Crimson, mais tout de suite, on écoute The Nice à l'antenne de la seule station d i f f u s é e du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Québec à Trois-Rivières, une université pour la disponibilité des professeurs, la qualité des programmes, la vie sur le campus. Saisissez l'occasion de découvrir l'UQTR lors de la journée porte ouverte le samedi 31 janvier de midi à 16h. Sur place, responsables de programmes, professionnels et étudiants animeront une trentaine de stands d'information. Des visites guidées permettront de voir les pavillons, les laboratoires, le centre d'activité physique et sportive et les résidences. Viens nous voir et cours la chance de voir exempter tes frais de scolarité pour ton prochain trimestre. Imagine, pas de frais de scolarité pour une session. L'UQTR, une université pour toi. Information s et admission, s uqtr.ca. Vous désirez poursuivre des études au cycle supérieur? L'INRS offre plus de 20 programmes d'études à la maîtrise et au doctorat à Québec et dans la grande région de Montréal. À l'INRS, vous aurez la chance d'intégrer une équipe de recherche dynamique, de bénéficier d'un enseignement multidisciplinaire axé sur la pratique de la recherche, d'avoir accès à des équipements de pointe, de profiter d'un encadrement personnalisé et d'un soutien financier compétitif. Étudiez à l'INRS une approche d'avant-garde. Pour en savoir plus, ins.ca. r Le carnaval étudiant 2009 prendra d'assaut l'université du 26 au 29 janvier prochain.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 La refou des cultures et de la diversité, votre émission hebdomadaire de la promotion du dialogue interculturel pour la réussite de l'intégration des immigrants à Mauricie. Tous les jeudis entre 10h et 11h, votre serviteur Ferdinand Maéga vous demande d'être à l'écoute de CIFOU89.FM, la radio campus de t Farovia. e r Chaque semaine, soyez branchés à ce rendez-vous sur les zones de la radio Arc-en-Ciel qui fait la différence. C'est fou <t 'en> êtes À l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On vient tout juste d'entendre King Crimson avec Lark's Tongues in Aspic Part 2 qui clôture leur album Lark's Tongues in Aspic de 1973. Juste avant ça, on a entendu r o x y Music avec Do the Strand, s e s t tiré de leur deuxième album. For Your Pleasure de 1973 aussi. Et au début du bloc, on a entendu The Nice avec Rondo. C'est paru à l'origine sur leur premier album The Thoughts of Emerlist Dave Jack de 1967. The Nice qui a un rapport avec le groupe très obscur dont je vous parle aujourd'hui, groupe de rock progressif européen du début des années 70, un trio du nom de Refugee. Fondé par le bassiste et chanteur Lee Jackson et le batteur Brian Davidson, qui faisait justement partie auparavant du groupe The Nice,、euh, The Nice qui est un des premiers groupes de rock progressif des années 60. Ils ont sombré suite au départ de leur claviériste vedette, Keith Emerson, qui les a quittés pour aller fonder le super groupe Emerson, Lake and Palmer. Keith Emerson, c'est un des, des musiciens les plus talentueux et brillants. De sa génération, un des plus grands claviéristes de toute l'histoire du rock. Le départ de Keith a bien sûr anéanti Jackson et Davidson, qui ont mis、euh, quasiment quatre ans à trouver un digne,、euh, lui trouver un digne successeur, quelqu'un qui était de taille à enfiler、euh, ses imposants souliers. Et ce successeur, ils l'ont trouvé en Suisse, en la personne de Patrick Moraz,、euh, un claviériste fort talentueux、euh, du calibre de Rick w a k e m a n et Emerson. Avec Moraz,、euh, Jackson et Davidson ont pris le nom de Refugee et ils ont concocté un premier album homonyme de rock progressif à saveur jazz qui est paru en 1974 sur la fameuse étiquette Charisma. Album très prisé des, des grands connaisseurs de rock progressif. On va tout de suite écouter deux extraits de cet album très obscur de Refugee sur les ondes de la radio Campus de Trois-Rivières, la radio des Mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou!、Psst. You live, you dream Can I come see an extra m o r t a l dream? Near the stars You are a s c e n from here But yours to gaze a while Down to the universe And smile a s w e down here We chase the wind and jump The moon and play a while Oh! Une formation européenne très obscure. Refugee, avec deux titres tirés de leur seul et unique album homonyme paru en 1974. On vient d'entendre la longue pièce Credo qui clôture le disque avec enthousiasme. Juste avant ça, on a entendu la pièce Papillon、euh, qui ouvre l'album. Un disque loin d'être essentiel à, à une collection de, de rock progressif, mais qui a reçu des éloges de, de, de beaucoup de connaisseurs. De p r a g Disons que c'était un début prometteur. Malheureusement pour Jackson et Davison, Patrick Moraz a quitté le groupe peu de temps après la sortie du disque pour se joindre à Yes en remplacement de Rick w a i t e m a n qui venait de quitter. Moraz a joué sur un seul album de Yes, c'est-à-dire Relayer de 1975, qui est un des, des très bons albums de Yes. Par la suite, il a tourné avec le groupe pendant Quelque chose comme trois ans, jusqu'au retour de Rick w a i t m a n pour le disque Going for the One. Et par la suite, m o r a z s s'est joint au Moody Blues et il est resté avec eux pendant plusieurs années. Il a aussi fait des albums solos, dont、euh, The Story of I, qui est assez bien coté chez les amateurs de prog.、Euh, quant à Jackson et Davison, ils ont sombré dans l'anonymat jusqu'en 2002, quand Keith Emerson a décidé de remonter The Nice avec eux pour une série de concerts. Et ils jouent encore ensemble sporadiquement. Voilà qui complète cette petite présentation de Refugee. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, un groupe allemand, un groupe de c a r r e o u r Rock, du nom de Out of Focus. C'est donc un rendez-vous. 14h49, vous êtes à l'émission Rock Classic, en compagnie d a n n e Lefebvre, jusqu'à 17h. Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec encore un peu de rock progressif. Dans un moment, on va entendre Gentle Giant et UK, mais tout de suite. On écoute Gong sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélamas de Trois-Rivières. Et la seule station diffusée du vrai rock progressif à Trois-Rivières, c'est fou.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 Je t'invite à venir nous voir jouer tout au long de la saison 2008-2009. Soit de la partie, soit patriote. Ne manquez pas, je m'en souviendrai,、L、émission présentant la musique de la relève d'ici. Le jeudi, à 13 h, sous les o n d e s de ces fous. Hello, I'm Gary Green from Gentle Giant. You're listening to the Rock Classique on 89.1 FM. C'est un s p e c t a c l à mort a b s o l u m e C'est le palmarès des concours o r u m s C'est le site de radio u n i e r s t a r e o u p o u v visiter la francophonie. C'est le poste de la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. C'est le poste de la présentation de côté de l'Ontario. Le 6 février 2009, de 1 à minuit, Participer au téléthon de la Fondation du Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières. Il sera diffusé sur les ondes de TVA Trois-Rivières en direct du Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Donner pour la santé, donner pour la communauté, donner pour tous. En p r o f i t e r Ici, dans notre région. Salut, mon Dany. Ah, salut. Ça n'a pas l'air d'aller,、euh, mon chum. Bah, je pense que je suis du beau de la nouveauté. là. De la nouveauté? Viens avec moi, moi, t'arranger ça.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 OK, avec la version spectacle de Nothing to lose qu'on retrouve sur leur excellent album Night After Night, apparu en 1979. Juste avant ça, on a entendu Gentle Giant avec la pièce titre de leur album classique In a Glass House de 1973. Et au début du blog, on a entendu Gong avec Chandra, pièce tirée de leur album Chamal de 1975, qui à l'époque avait été produit par le batteur de Pink Floyd, Nick Mason.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 ダンダンダンダンダンダンダン Dans cette édition de votre journal Zone Campus, Actualité, entente historique entre l'AGE-UQTR, les Patriotes et l'UQTR. Art s et spectacle, s une touche artistique dans la folie du carnaval étudiant. Sport, rien n'arrête les Patriotes hockey. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. À chaque, chaque mois, des milliers d'internautes visitent le www.sifou.ca. Un site web exceptionnel d i f f u s a n t le signal exceptionnel de la radio exceptionnelle. Partout dans le monde. Sifou.ca, présentation, présentation d'Infotech Internet. Internet. Tu cherches une école pour apprendre les arts de la musique, de la scène, de la vie Un lieu où des maîtres t'enseigneront Où tu connaîtras des gens qui partagent ta passion Alors, tu aimeras le Conservatoire, une grande école formant les artistes qui contribuent à donner à la scène et au cinéma québécois une exceptionnelle vitalité, leur v a l l a n t une renommée internationale. Le Conservatoire, dans ses neuf établissements, forme des instrumentistes, des compositeurs, des chefs d'orchestre, des metteurs en scène, des comédiens, des scénographes. Si ces métiers t'intéressent, inscris-toi. Tu as jusqu'au 1er mars. Le Conservatoire t'attend. www.conservatoire.gouv.qc.ca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 Iron Maiden avec leur classique The Rhyme of the Ancient Mariner, c'est tiré de leur non moins classique album Power Slave de 1984. Juste avant ça, on a entendu les Hollandais de Epeka avec Cry for the Moon, c'est tiré de leur premier album The Phantom Agony qui paraît en 2003. Et au début du bloc, on a entendu les Suédois de Therian avec Three Ships of b e r i c k Parts 1 et 2, c'est tiré de leur album Lemuria.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 Et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec du,、euh, du métal européen du milieu des années 80. Dans un moment, on va entendre Satan et Saxon. Mais tout de suite, on écoute les Suédois de 220、euh, Volt sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! <tousse> 89 ans. Saxon avec la version The Power and the Glory qu'on retrouve sur leur album Heavy Metal Thunder, l album sur lequel le groupe avait réenregistré la plupart de leurs classiques afin de souligner leur 25e anniversaire en 2002. La semaine prochaine, je vais vous présenter le tout nouvel album de Saxon, Into the Labyrinth. Juste avant Saxon, on a entendu Satan avec la pièce Broken Treaties, tirée de leur album Court in the Act de 1984. Ça, c'est un de mes albums de métal préférés, un véritable petit bijou. Obscur que cet album de Satan. Ils en ont fait seulement un, Court in the Act de 1984. Ça a été、euh, réédité il y a quelques années.、Euh, au début du bloc, on a entendu les Suédois de 220 Volt avec The Tower, pièce qui ouvre leur album Mind Over Muscle de 1985. Il est 15h57, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock c l a s s i q u e qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Parmi les concerts qui,、euh, à venir qui pourraient vous intéresser,、euh, mercredi 18 février, pour les amateurs de métal très t e c h n i q u e c o m p l i q u é et e x t r ê m e Meshuga et Scénic seront au Club de Soda de Montréal. J'aime bien Scénic qui mélange le thrash au jazz. Euh, lundi 16 février, Soywork, d a r k i n e Warbringer et Swallow the Sun seront au Fofun é l e c t r i q u Et e le dimanche 8 mars, ce sera au tour de Destruction, Crazy On et Mantic Ritual de se retrouver au Fofun. Le lundi 9 mars, ils seront à l i m p é r i a l Mercredi 25 mars, Fleetwood Mac, très différent de, des groupes que j'ai nommés précédemment. Fleetwood Mac seront au Centre Belle.、Euh, samedi 11 avril, Creator, Exodus, Warbringer et Epicurean seront au Medley. Très belle affiche qu'on retrouve. On va aussi à Québec, à l i m p é r i a l le lundi 13 avril. Jeudi 16 avril, The Haunted, Nash m i s h i o n et Kilesa seront au、euh, Medley de Montréal. Le vendredi 17 avril, Lamb of God, h a z a l y Dying et Children of b o d o m seront au c e p s u m de l'Université de Montréal. Mardi 21 avril, The Carnival c o r p s The Faceless et Nuraxis seront au Medley de Montréal. Et le jeudi, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Et finalement, le dimanche 3 mai, Euh, deux de mes groupes préférés se, partage,、euh, se partageront l'affiche au medley, c'est-à-dire o p e t h et Enslaved. 15h59, on va maintenant poursuivre avec un peu de grunge. Dans un moment, on va entendre Soundgarden et Alice in Chains, mais tout de suite, on écoute Pearl Jam sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la Radio des m é l o m a n s de Trois-Rivières et la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!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 Des visites guidées permettront de voir les pavillons, les laboratoires, le centre d'activité s physique s et sportive s et les résidences. Viens nous voir et cours la chance de voir e x e m p t e r tes frais de scolarité pour ton prochain trimestre. Imagine, pas de frais de scolarité pour une session. L'UQTR, une université pour toi. Information et admission, s uqtr.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister.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 I'm a very simple man. I mean, the thing is that I'm a human being and I can only do what, what God gives me. Yeah, On vient D'entendre trois des figures de proue du mouvement、euh, Grunge des années 90, trois formations de Seattle. On vient d'entendre Alice in Chains avec Them Bones, la pièce qui ouvre leur album classique Dirt. De 1992. Juste avant ça, on a entendu Soundgarden avec Jesus Christ Pose. C'est tiré de leur album Bad Motor Finger, paru en 1991. Et au début du bloc, on a entendu Pearl Jam avec Animal, la pièce qui ouvre leur deuxième album Versus, paru en 1993.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 Par la vague de métal britannique du début des années 80. Ils ont même repris le classique Breaking the Law de Judas Priest à la fin du disque. On va tout de suite écouter deux extraits de ce disque de Hammersmith sur les ondes de la Radio Campus de Toit-Rivière, la Radio des Mélomanes de Toit-Rivière et la seule station à faire tourner du vrai rock à Toit-Rivière. C'est fou!、Pfft. in the fuck. Canadien, Hammersmith, avec deux pièces tirées de leur premier album, Temperatures Rising. On vient d'entendre Beneath the Crosses et、euh, juste avant on a entendu Backstabber. C'est rien pour se jeter par table,、euh, Hammersmith, mais c'est sympathique en général, mais c'est très inégal.、Euh, les deux pièces qu'on a entendues sont pas mal les meilleures du disque.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 Broken Homes. Il s'agit d'un quatuor、euh, originaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse.、Euh, Cela me f o n t beaucoup penser par moments à Soundgarden, surtout à cause de leur chanteur, Peter h o b l e y qui me rappelle、euh, Chris Cornell.、Euh, Ils se disent trop métal pour la scène indie et trop indie pour la scène métal. l e s trois groupes que je vous présente aujourd'hui, je trouve que Broken Homes, c'est le plus talentueux et intéressant des trois. On va tout de suite en écouter deux extraits de leur premier album, Nocturnal Emissions, sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou!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 Nouvelle formation néo-écossaise Broken Homes avec l'excellente pièce Fear of God qu'on retrouve sur leur premier album Nocturnal Emissions qui sera mis en vente sur leur site web. On nous dit bientôt. 16h37, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefer e jusqu'à 17h. c l a s s i q u e qui je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Troisième et dernière nouveauté de la semaine, le trio canadien Jesus Mollett. Il s'agit d'un trio originaire d'Ottawa qui existe depuis 2001, mais leur premier album est paru il y a à peine quelques semaines. Il s'intitule Waiting for the Next Wagon. Jesus Mollett, ils font du、euh, Metal Stoner. Musicalement, c'est bon. C'est au niveau de la voix que ça se gâche. Quand le chanteur、euh, se met à hurler, hurler. c'est vraiment épeurant. Il a une voix franchement horrible et ça vient abîmer le résultat. On va écouter les deux. Deux meilleurs extraits du disque, dont une pièce qui s'intitule Shawinigan Handshake. Mais tout de suite, on écoute une instrumentale Log j a m m i n sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou! 89-1. Classique 89 f o s Un trio d'Ottawa, Jesus m o l l e t t avec deux pièces tirées de leur premier album paru il y a quelques semaines à peine. On vient d'entendre la pièce Shawinigan Handshake qui clôture l'album. Et juste avant, on a entendu la pièce instrumentale Log Jammin. Ça a u r a i t p u être pas si mal comme album. Malheureusement, la voix épouvantable du chanteur vient gâcher le tout. C'est dommage. Les deux pièces qu'on a entendues, ce s t pas mal les meilleures du disque.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 Exodus avec Metal Command, la version qu'on retrouve sur l'album Let There Be Blood, album paru l'automne dernier et sur lequel le groupe a repris、euh, les pièces de leur album classique b o n d e d by Blood. Ils ont r é e n r e g i s t r é Juste avant ça, on a entendu une formation de la Louisiane, Down avec Ice Cream, pièce tirée de leur dernier album studio Over the Under, paru à l'automne 2007. 16h55, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Vendredi prochain, avec c l a s s i q u e je vais vous présenter une grosse nouveauté le dernier album de la légendaire formation metal britannique Saxon, Into the Labyrinth, qui vient tout juste de sortir. Je vais aussi vous présenter un groupe allemand très obscur du début des années 70, Out of Focus, sur leur album homonyme de 1971. Si vous avez des demandes spéciales à me faire des commentaires, vous pouvez me joindre à l'adresse suivante rockclassic.com. Rockclassic.com. h o t m a i l Je vous laisse avec une pièce qu'on retrouve sur le tout nouvel album de la formation allemande Creator, album que j'aime bien ces temps-ci, l'album h e a r t s of Chaos. La pièce s'appelle Radical Resistance et je vous souhaite une excellente semaine à tous. Salut!